Emmanuel macron lui dès l'arrivée du président trump à travers euh, le déjeni en tête à tête que nous avons eu qui je veux dire a été sans doute une des discussions les plus productives et les plus riches que nous ayons eu ensemble nous sommes mis dans une dynamique qui a permis véritablement de faire avancer nombre de dossiers et je vraiment euh, Je vous remercie monsieur le, le président. président. Et au fond un on a on a discours deux chose deux très clair que nous tenons. L'Iran ne doit ne jamais avoir l'arme nucléaire et cette, cette situation ne doit, situation doit pas menacer la stabilité de la région ondoko urha izan beharda bilkua baten antolatzia estatutua keta iraneko lehendakaien artian bena afea hontan izan behar dela gegititu dumakhonek. Beste do min be komerzio sailla eta berez ziiki gafa izenadian legara. Frantzia eta estatu batuen artean azken hastiek bortzzakk izan di, numeriko sailan haidian industrialek legarik eztie pakatzen eta adostudia nazioarteko legar sistema berizikusteko. Amazoniako sute eta ze plan bata dotu da, eta beste hainbat sail dia bena beantago hoietaz argitasunak emanen diela hitzeman du Frantziako lehendakaiaka.